This uh, radio program is uh, published under a uh, creative commons by ncnd.2.0 uh, license France. Uh, however, the musics keep their original license as indicated during the program and on the HTML page uh, given with the program. If uh, you have uh, downloaded it from the peer-to-peer -peer, uh, from peer-to-peer uh, -peer network. Voilà, ça c'était donc euh, les mentions légales également euh, pour les non francophones euh, puisque cette émission en fait direct live from the Alsace, euh, on croirait pas, mais elle est euh, téléchargée depuis des endroits très très différents. Euh, J'ai vu ça par euh, ben, le peer-to-peer -peer justement, donc par le réseau Bitoran. quoi, et ça vient vraiment de partout du monde entier et dans des endroits qu'on n'imaginait pas pour une émission qui est en français. Euh, bon c'est pas c'est pas des c'est pas un nombre énorme, mais enfin ces auditeurs, ils comptent aussi, hein, un auditeur tout seul, ça compte. Euh, donc, euh, donc, à l'instant, juste avant ben, la coupure, le changement de fichier, quoi, le, juste à la fin du fichier MP3 précédent, euh, pour ceux qui téléchargent cette émission, euh, ben, on a changé de partie. Il s'agissait donc de Stéphane Roger qui nous interprétait euh, le divine, Il est né le Divine Enfant, un traditionnel du 19e siècle et pas du 18e, comme je l'avais dit, et, mais qu'il a réorchestré à sa façon. Et on revient alors par contre vers des choses euh, bon, bah, euh, donc, euh, qui sont euh, peut-être moins fréquentes, quoique euh, j'ai déjà pu entendre ça sur, euh, des, sur une radio religieuse d'ailleurs, qui s'insurgeait contre cet esprit euh, un petit peu mercantile du côté de Noël. Eh bien Migraine INC, lui, euh, bah, a repris ce thème sur donc, un, un album de quatre titres, euh, qui, donc, qui euh, est publié sur le label Octavener et euh, intitulé, cet album est intitulé euh, L'Esprit de Noël. Numéro 1, L'Esprit de Noël. Alors net label Octavener, on doit bien voir, bah, on va peut-être aller directement sur euh, la directement sur la page de migraine INC dans, de, de ce label euh, pour aller essayer de lire la présentation qui en est faite. Hein, euh, alors le temps que ça s'affiche, euh, migraine INC, voilà, est un projet solo de Gabit qui est le clavieriste des Loose Brothers et qui est plus basé sur un délire qu'autre chose. Un projet sans prétention qui a fait l'objet d'un EP. Euh, enfin donc vers la fin d'année 2007 sur le thème de Noël Alors musicalement ça donne dans le lourd et répétitif absolument Et les samples ou textes euh, chantés se veulent ironiques et engagés euh, Ça c'est le moins qu'on puisse dire C'est de la musique apolitique mais de la musique apolitique de gauche euh, Si on peut dire les choses comme ça Donc je reviens donc, à ma page... Euh Donc, euh, ma page d'informations, euh, c'est sous licence Creative Commons by NCND 2.5 pour les 4 morceaux euh, qui ont été mis en ligne le 10 décembre euh, en fait, 2007 pour être précis. Euh, donc, les morceaux de musique s'appellent successivement « Acheter le véritable esprit de Noël, le vieil homme aux couleurs de soda » et la grande messe mercantile. Donc là, effectivement, euh, la messe est dite ou plutôt la couleur est annoncée comme vous voudrez. acheter acheteur acheter acheter dans la boutique acheter acheteur acheter dans le magasin acheter acheteur acheter on vous apporte des choses différentes on vous vivre des expériences différentes acheter acheteur acheter acheter dans la boutique acheter acheteur acheter acheter dans le magasin acheter acheteur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 On vous apporte des choses. différentes. On vous fait vivre des expériences différentes. Achetez. Acheter. Achetez. Achetez. Acheter. Acheter. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Acheter. Achetez. Achetez. Acheter. Acheter. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Acheter. Achetez. Achetez. Acheter. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Acheter. Achetez. Achetez. Acheter. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. Achetez. On vous apporte des choses différentes. On vous fait des expériences différentes. Acheter. Acheter. Acheter. dans la boutique. Acheter. Acheteur. Acheter. dans le magasin. Acheter. Acheter. On vous apporte des choses différentes. On vous fait des expériences différentes. Acheter. Acheter. Acheter. Rentrez dans la boutique, achetez. Achetez le moteur, achetez. Achetez le achetez. Vous achetez des fruits, achetez. Achetez des achetez. des fruits, achetez. Achetez des achetez. des achetez. des achetez. des fruits, des des des des des achetez. Achete, achete, achete, Achetez. Consommateur. On vous apporte des choses différentes. On vous fait vivre des expériences différentes. Consommateur. Entrez dans la beauté du consommateur. Entrez dans le magasin du consommateur. On en vous fait vivre des expériences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 Eh bien voilà, l'esprit de Noël avec Migraine INC, euh, de quoi euh, nouveau faire passer un joyeux Noël au voisin avec toutes ces choses bizarres qui l'affectionnent tant. Et je vous rappelle donc les titres des quatre morceaux de cet album, quatre titres. Euh, acheter, le véritable esprit de Noël, le vieil homme aux couleurs de soldat, la grande messe mercantile de migraine INC. Et pour euh, enchaîner, ben là, on passe à tout à fait autre chose, on revient à de la musique traditionnelle. Euh, C'est Christian Barrier du net label Musicas d'Ou Limousen, enfin musique du limousin, je ne sais pas prononcer le limousin, hein. ici on est dans une autre région, mais enfin on a aussi des choses qui ne sont pas forcément évidentes à prononcer pour euh, ceux qui ne sont pas du coin. Euh, donc euh, le morceau s'appelle Brave Bargier, un traditionnel qui a été recueilli par Roger Pagnou et Valentin de Gorce, euh, donc euh, probablement euh, 17e, 18e, 19e siècle, par là, on ne sait pas de qui c'est. Euh, bon, bon, euh, bon, un traditionnel, par définition, ça appartient au domaine public. Sinon, tant que ça n'appartient pas au domaine public, c'est une œuvre orpheline. Là, c'est un traditionnel. Chanson Limousine en Occitan, c'est le nom de l'album. Et il est interprété par donc, Christian Barrier. Euh, L'interprétation, le phonogramme qui en découle, donc, ce que vous entendrez, c'est se placer sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Il euh, n'y a pas d'instrument dessus, mais vous n'avez pas le droit de faire un remix. Ou alors pour chez vous tout seul à la maison, mais vous ne pouvez pas le publier remixé remixer sans, tant que vous n'avez pas reçu l'autorisation. Alors, ça a été inscrit le 26 décembre 2007. Alors probablement, ça a été... Je, je présume que ça a dû être enregistré lors d'une fête de Noël. Donc, euh, ben oui, on passe à quelque chose. D'ailleurs, ça va certainement... Euh, ça va faire d'ailleurs un beau contraste, quoi. Donc, cette interprétation totalement dépouillée, à voix nue, euh, a cappella, euh, de Brave Bargier. Bravo Bergei qui le djou, qui n'a qu'une autre seigneur. Berger, le jour, na seigneur. Nou, fazen feito, fazen feito. nous. Jésus est d'inétable des Où bemis-tendé l'hiver, d'inétables et Mario met son maillot sur la duro, sur la duro. Mario met son maillot entre l'année et le bion. Mario et San josé n'ayant ni paio ni fait. Mario et San josé n'ayant ni paio ni fait. Père et choral le drapeau de l'imable, des l'imable, Père et choral le drapeau de l'imable et de l'orien, l'outré de lorient, vont voir que v'est L'Outre fond, des de l'orien, v'est que fond, cherche à des riches et présents, qui porte avant, qui porte avant. Cherger de riche présent lors la mire au élansam L'amundi que verras que chez le maître de tout L'amundi que verras-ou que chez le maître de tout Nous sont à vous père tout ces réserves, ces réserves. Nous sont à vous père tout jour nous le saint amour C'est mieux si j'ouvre le micro pour parler. Donc euh, là, on a retrouvé de nouveau euh, quelque chose de traditionnel. Et euh, bah, on reste dans la chanson avec des paroles pour ce qui suit. On, on va donc euh, maintenant avoir une couleur euh, rock euh, folk. Euh, il s'agit de Tom Petersen. Je, je mélange nouveau dans toutes mes fenêtres. Je retrouve les informations. Euh, Stop to believe in Santa Claus. Euh Arrêtez de croire à Saint-Nicolas ou au Père Noël, on ne sait jamais qui c'est que ça... Euh, ben si là il le dit, puisqu'il présente euh, en commentaire hein, pour cette chanson, l'artiste euh, a écrit, donc euh, cité de sa page dogmatique, Quelle déception de voir le Père Noël complètement bourré dans une salle des fêtes. Euh, donc oui, donc là il s'agit bien du Père Noël, euh, donc Tom Petersen, qui l'a écrit donc, le 28 janvier 2008 et qui nous l'a mis en ligne le même jour. Donc euh, il lui a fallu un mois pour écrire ça, donc il avait dû être, euh, non je ne sais pas lui qui était dans un sale état, c'était le Père Noël. Euh, autoproduit évidemment, euh, Christmas, yeah, ça c'est l'autre chanson qui est aussi de, euh, interprétée par, Thomas Pe par Tom Petersen, composée par Thomas Persine, le 24 mai 1999. Et les deux chansons sont sous licence Creative Commons by NC ND 2.5. La deuxième a été mise en ligne le 2 février 2008, donc pas longtemps après. Euh, sinon, qu'est-ce qui se passe sur le chat ben, Pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours Fickelchap, euh, il y a toujours Jérémy du 62, les habituels de Mayfest Radio, mais personne ne clavarde au sujet de ce qui passe. Si, il y a quand même... Ah, si j'allais oublier, petite, il y a quand même Fickelchap qui dit que c'est un peu particulier comme musique, à propos donc, de Migraine INC, bah oui, euh, mais bon, je pense que c'était volontaire. Donc euh, bon on va arrêter de croire au Père Noël. Voilà, c'est on va passer tout de suite à ça. Et je vais arrêter de bafouiller dans mon micro parce que là euh, ça commence à devenir un peu poussif de mon côté. Donc euh, la migraine qui va qui me guette peut-être Since I have seen her crying, time to believe in Santa Claus, cause he never brings me some time to believe in Santa Claus. Since I have seen her crying, time to believe in Santa Claus, cause he never brings me some time. Give him some fruit and giant glass of seals, let him go south and see it simply here. Cupid, Arty, Donkey, and Frank as Stop to believe in Santa Claus Since I have seen her drag Stop to believe in Santa Claus Cause he never brings me some Stop to believe in Santa Claus Since I have seen her drag Stop to believe in Santa Claus Cause he never brings me some good Give him some fruit and giant glass of milk Let him go out and see a deeply geek Cupid eyes don't give a drink as a roar. That's what he chose up to me Stop to believe in Santa Claus I guess it's a